Ma foi dans la famille al -Bai. Et Dieu Tout-Puissant et les exaltés avec eux dans son livre ont dit, « Dites, je ne vous demande pas de récompense, sauf pour l'affection dans la parenté. »